Frères et sœurs bien-aimés, ce matin, notre Seigneur Jésus-Christ, sous nos yeux, s'est posé une question, se pose une question, il se la pose à lui-même d'abord, une question absolument cruciale pour le monde entier, une question qui, je pense, a dû glacer son sang au moment où il l'a dit, où il l'a prononcée, une question qui lui a tiré les larmes aux yeux. Et en se posant à lui-même cette question, bien sûr, c'est à nous qu'il lance un cri d'appel, qu'il supplie, puisqu'il la pose à ses disciples en réalité. Vous avez entendu et comme moi, vous avez compris, je pense, vous avez senti du moins la gravité de cette question. Lorsque le Fils de l'homme viendra, parce qu'il reviendra, « Trouvera-t-il la foi sur la terre ?»« Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Oh, pourquoi elle est si grave, cette question Pourquoi est-ce qu'elle est si solennelle Eh bien, parce que Jésus vient d'expliquer à ses disciples que c'est la foi, frères et sœurs, c'est la foi et seulement la foi qui permet à Dieu d'agir dans le monde. C'est par la foi et c'est par elle seule que Jésus peut toucher les âmes. Sans la foi, il ne peut pas. Il ne peut pas toucher nos âmes et, et, et donc il ne peut pas les sauver. Voyez ce que Jésus nous dit ce matin. Il nous dit, tu ne comprends pas tu ne comprends pas à quel point j'ai besoin de ta foi. J'en ai besoin. Toi qui es venu ici dans cette église pour écouter mon Saint-Évangile, j'ai besoin de ta confiance, j'en ai besoin. J'ai besoin de ton abandon inconditionnel entre mes mains. Ta prière m'est nécessaire. C'est dit en toutes lettres au début de l'Évangile. Jésus parle à ses disciples sur la nécessité de prier sans se décourager. Ta foi, ta prière m'est nécessaire pour agir au milieu du monde et pour ainsi sauver tous ceux qui ne sont pas ici ce matin, tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui s'égarent et que j'aime à la folie. Frères et sœurs, si Jésus revient une fois de plus sur ce sujet, c'est qu'en réalité, la, la foi, la véritable foi, eh bien, il ne la trouve que trop rarement dans le cœur des hommes. Lorsque Jésus parle de foi, il ne veut pas parler, vous savez, d'un vague sentiment de confiance fugace, d'un espoir passager que Dieu peut éventuellement s'il y pense. Si le cœur lui en dit, s'il est disponible, il peut peut-être se préoccuper de nous, peut-être, se préoccuper de nos problèmes, se pencher sur nous et nous aider. Ça, frères et sœurs, c'est la foi d'un grand nombre. Je l'entends souvent. « Ah, oh, mais Dieu a bien d'autres choses à faire. » Dieu est très loin, il est très occupé, et bien sûr, il est tout puissant, mais, mais quand même, il a bien d'autres choses à faire. Quand Jésus parle de foi, il ne parle pas non plus aussi de la foi, vous savez, vue comme une opinion, comme un avis personnel. Ah ben moi, tu sais, moi je crois. Je crois que Dieu existe. Je crois, en tout cas, je crois qu'il y a quelque chose. Vous voyez, cette manière de croire, c'est fragile, c'est pas stable. Quelque chose. Et c'est quoi La foi dont Jésus parle, ce n'est pas ça. La foi, vous savez, quand il parle de foi, il parle d'une vertu. Une vertu, même on appelle ça une vertu théologale. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais simplement pour vous dire. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu Une vertu, vertu c'est ce qu'on appelle une disposition stable de notre âme. La foi est une disposition stable de notre âme, un peu comme lorsque vous aménagez votre intérieur, vous savez, vous, vous prenez le gros canapé, on le met là. La commode, on la met là. La table à manger, on la met là. Les chaises autour. Et on range tout à l'intérieur. On dispose les choses de manière stable, pour ne pas avoir à les bouger tous les quatre matins, mais pour qu'ils demeurent là, et qu'ainsi notre vie puissent s'organiser, se structurer tout autour et que nous puissions savoir où trouver les choses dont nous avons besoin à tout instant. Voyez-vous, il ne s'agit pas pour ce qui concerne la foi d'aller de temps en temps allumer un cierge dans une église en levant les yeux au ciel quelques secondes, pas plus, hein, et puis en voyant que Dieu ne répond pas immédiatement de s'en aller à pas feutrer, pendant que la flamme de notre âme s'éteint, comme cette bougie va s'éteindre. Voyez-vous, cette manière d'attendre une réponse immédiate de Dieu, sans accepter qu'une disposition stable de notre âme soit nécessaire pour permettre à Dieu de nous répondre, c'est le meilleur moyen de perdre tout doucement la foi, et sans même s'en apercevoir. Cette disposition stable de la foi, cette vertu, par définition comme toutes les vertus, demande du temps, demande des efforts et de la persévérance. Mais mon Père, moi je prie tous les jours. Je prie même plusieurs fois par jour, mon Père. Et je vais à la messe tous les dimanches, et parfois même en semaine. Et pourtant, et pourtant, je vois bien que Dieu ne me répond pas. Eh bien justement, Continue. C'est au moment où, dans l'épreuve, Dieu semble le plus silencieux que ta foi se vérifie. C'est là, c'est précisément là que ta persévérance entre en action et c'est là, au final, que cette persévérance va vérifier la qualité de ta foi. C'est bien lorsque, envers et contre tout, Nous continuons de croire en l'action de Dieu. Nous continuons de croire qu'il est là, qu'il nous aime, qu'il est bon, qu'il a miséricorde pour nous, que notre foi va s'enraciner et qu'elle va se fortifier. Et c'est lorsqu'il semble ne pas répondre que nous devons redoubler de confiance et d'abandon pour que la lumière se fasse en nous, parce que c'est dans ces moments que notre âme se meuble d'actes de foi de plus en plus profond, de plus en plus stable, et alors que Dieu peut venir en nous, peut-être même à notre insu, et agir dans notre vie. Abandonner la prière dans les épreuves parce que Dieu ne répond pas tout de suite, c'est une tentation, bien naturelle et bien normale, C'est une tentation qui doit éprouver notre foi en réalité. Si nous y succombons, frères et sœurs, c'est que notre foi est trop faible. Mais si nous lui résistons et que nous choisissons de continuer de croire et de prier malgré tout, c'est que notre foi est suffisamment forte et qu'elle se fortifie encore. Mais à ce propos, je voudrais quand même rappeler ce que saint Paul nous dit à propos des tentations et des épreuves. Vous trouvez ça, c'est une des paroles les plus connues de Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 10, verset 13. C'est enregistré, comme ça vous, le, vous irez le relire et l'apprendre par cœur. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous ne serez pas tenté au delà de vos forces, c'est-à-dire que si vous abandonnez la prière, c'est de votre faute. Ce n'est pas parce que la tentation était trop forte. Vous aurez toujours la force de continuer la prière, toujours. Et pour nous encourager et pour nous faire comprendre combien nous faisons bien de continuer à croire, malgré tout, Jésus va raconter une de ses paraboles géniales dont il a le secret pour qu'elle s'imprime en peu de mots dans notre mémoire. Alors, je voudrais que nous essayions de graver cette histoire dans notre cœur pour qu'elle vienne nous soutenir durant les tentations. Il nous parle d'un juge athée. Vous l'imaginez, ce juge, assis à son bureau, là, avec son marteau, ce juge athée est sans cœur, plein d'orgueil. Il semble n'avoir aucun cœur et apparemment considérer que tout lui appartient, tout est à sa botte. Il est le maître, Et c'est parfois ainsi que certaines personnes voient Dieu, n'est-ce pas Soit, eh bien, vous voyez, Dieu se prête au jeu de cette caricature mensongère pour nous montrer que même si nous voyons Dieu comme cela, eh bien, nous, de, nous devrions continuer de lui faire confiance. Une pauvre veuve, bien incapable de se protéger toute seule, manquant de tout se présente à la porte de ce juge pour demander justice pour une injustice qui lui a été faite. Cette pauvre veuve, c'est évidemment vous et moi. Nous en avons des revendications, frères et sœurs. Nous avons des injustices qui crient vengeance dans nos cœurs. Mais comme vous, comme moi, nous sommes bien obligés de constater que nous n'avons aucun pouvoir, eh bien, nous allons tambouriner à la porte du juge pour qu'il fasse lui-même justice. Frisez-sœur, elle est belle, cette veuve, dont sa confiance est perdue en ce juge. Elle ne bouge pas d'un pouce toutes les nuits, pendant des heures, la voilà qui tambourine à la porte. Boum, boum, boum Malgré tout, malgré le silence glaçant qui fait suite à chacune de ses plaintes, de ses larmes, en voilà une, frères et sœurs, qui a la foi, elle ne bouge pas, elle continue. Et elle a bien raison, puisque au bout de quelques semaines, peut-être de quelques mois, peut-être même de quelques années, voyant qu'il ne pourra pas compter sur le découragement de cette femme, notre juge insupportable va finir par céder et lui donner en un instant justice sur tout ce qu'elle demande. « Eh bien, nous dit Jésus, si Dieu était ce juge, dépourvu de justice, vous voyez qu'il finirait lui-même, lui-même, il finirait par rendre justice à cette pauvre veuve. Donc votre tentation, dites-lui à votre tentation, « Mais tu ne tiens pas debout, ça ne marche pas ton affaire. » Notre tentation de désespérer ne tient pas. Or, nous dit Jésus, Dieu est un million, un milliard, et c'est peu de le dire, un milliard de fois supérieur à ce juge. Dieu est infiniment bon. Lui, alors, ayez confiance de grâce. Ayez confiance, soyez patients, persévérez. Dieu fera justice à ses élus. Et s'il ne répond pas à votre prière « De la manière que vous attendez, ce n'est pas qu'il n'y répond pas. » Jésus veut nous faire réfléchir et prendre conscience une fois de plus ce matin que la foi ne consiste pas à nous demander si Dieu peut éventuellement nous exaucer. Il peut bien sûr, toujours, mais plutôt à croire fermement qu'il est là, envers et contre tout, qu'il peut tout, qu'il nous aime. Et que s'il ne répond pas immédiatement à nos prières, c'est qu'il a ses raisons que nous ignorons, du moins que nous n'arrivons pas à comprendre, parce qu'elles nous dépassent, parce que les raisons de Dieu, eh bien, c'est son amour infini, et son amour, nous ne le comprenons pas. Pour conclure et pour illustrer un peu mon propos, je cherchais une image, une anecdote, et puis ce n'est pas, pas le choix qui manque, hein. J'en ai alors des tonnes et des tonnes, et vous aussi vous en avez des tonnes d'histoires pour illustrer ça. Mais je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée récemment, et puisque ceux qui m'en ont parlé, qui m'ont raconté à qui c'est arrivé, m'ont demandé de d'en faire part. Alors je vous le dis, il s'agit d'un couple d'amis qui ont dû traverser une pendant plusieurs années une crise très profonde. Alors je ne vous fais pas de dessin. Je vous dirais simplement qu'une créature est passée entre les deux. Voilà. Et puis, et puis cette histoire a réveillé des traumatismes de l'enfance terribles. Ça a été une catastrophe. Ils ont cinq enfants et ils étaient devenus incapables de retrouver le dialogue. Malgré tous les efforts, malgré toutes les tentatives désespérées d'un côté comme de l'autre. La confiance dans le couple, c'est-à-dire la foi, C'est ça, hein la foi l'un dans l'autre semblait donc totalement brisée. Mais ils ont décidé, envers et contre tout, l'un comme l'autre, et sans s'en le dire l'un à l'autre, mais parce qu'ils étaient mariés devant Dieu, de tenir bon, de ne pas baisser les bras, de ne pas faire semblant, d'aller jusqu'au bout et de s'abandonner à Dieu. Ils se sont mis à prier comme ils n'avaient jamais prié. Ils ont commencé à adorer l'un et l'autre, malgré la difficulté de continuer de vivre ensemble au milieu des enfants. Eh bien, je vous en parle parce qu'ils m'ont dit, ils souhaitent maintenant que d'autres sachent que la persévérance et l'abandon ont fini par payer, sans qu'ils aient pu expliquer pourquoi, ni comment, à la faveur des vacances d'été qui n'avaient pas passé ensemble depuis plusieurs, plusieurs années. Ils ont constaté que leur amour, loin de s'être éteint dans cette épreuve, s'était en réalité extraordinairement renforcé. La tempête interminable a fini par s'estomper. Des guérisons profondes ont pu se faire. Et la communion se réparait pour s'approfondir extraordinairement. Je les entends encore me dire, mon père, mon père, dites-leur, La fidélité, ça paye. La persévérance, ça paye. Et ça paye bien. Ça paye au-delà de ce qu'on n'avait jamais imaginé. Alors, frères et sœurs, ce, ce matin, je vous le dis, vous avez des épreuves. Nous avons tous des épreuves. Mais Dieu est là. Alors, ô les cœurs, ô les cœurs, je vous en prie, gardons la foi, soyons fidèles parce que Dieu nous aime et s'il semble s'absenter parfois, c'est en réalité qu'il travaille, mais il travaille au sous-sol dans les fondations de nos âmes pour les guérir et pour les sauver mais pour qu'il puisse travailler, il a besoin de notre foi, il a besoin de nos prières alors à la question qu'il nous a posée ce matin je vous en prie Répondons ensemble, maintenant, ici, dans cette église, du fond de notre cœur. Seigneur, oui, oui, si vous reveniez aujourd'hui, maintenant, ici, dans cette église, ça peut arriver, hein Je veux vous dire que vous trouverez la foi dans mon âme. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.